Bon, le rock c'est tout à fond. Rock and roll. I'm you, I'm yeah! On the rock scene. Yeah! Yeah! J'ai une pêche les gars Wouh <rire> Oh que je suis heureux de faire cette émission ce soir On the rocks. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames Car je ne suis pas seul Et si vous avez l'impression d'être au mois de juin C'est normal Car cette émission aurait dû normalement avoir lieu au mois de juin Mais à cause de, de moi et d'une petite santé du mois de juin J'ai repoussé cette émission euh, à maintenant, tout de suite Et ça me fait vraiment plaisir Parce que je l'attends avec impatience Bonsoir messieurs Ah bonsoir bonsoir venu. Merci. ils font de la radio toute la journée ils ne savent même plus ils sont complètement déphasés sont ils, ils, des hommes de radio maintenant et, et bien ce soir je ne suis pas seul je suis avec Mathieu Malon et David Feknam qui est venu lui porter main forte euh, car nous allons disséquer l'album de Mathieu on va aussi un petit peu disséquer ce qui s'est passé sur la scène de Pop-Up il y a quelques heures que dis-je que oui quelques secondes euh, c'était comme si c'était maintenant et voilà on va, ça va être une soirée spéciale bancale Mathieu Malon il y aura un peu de David Feknam qui va venir Parasiter un peu le tout, parce que vous connaissez le bonhomme. Il <rire> peut pas s'empêcher. Il peut pas s'empêcher de... Mais oui, de tirer tout le temps la couverture <rire> à lui. <nuit, rire> mais, mais tout le monde le sait. Euh, on va... On va commencer donc avec le coup de cœur ce soir et c'est quelque chose qui s'est passé justement euh, à Hop Hop euh, J'ai eu la chance et l'honneur de voir le concert d'Augusta euh, dans la salle de l'Institut. Euh, jeune artiste, guitare, voix, folk, très traditionnel, qui n'a sorti qu'un EP4 titre pour l'instant. Elle est franco-anglaise, elle vit dans la Paris, mais elle vient du sud ça c'est un petit pédax. Euh, voilà, un peu flippé avant Hop Hop annulation d'interview avant, avant le concert pour préserver sa voix. C'est la première fois en 32 ans qu'on me demande des questions à l'avance, je me suis dit « là, là, là, là et en fait bah pas « là, là, là, là du coup vraiment une personne absolument délicieuse charmante, euh, plutôt pas sûre d'elle, donc ça, ça, ça vient de là et le concert était magnifique euh, à l'Institut avec euh, cette fragilité quand elle arrive sur scène et dès qu'elle chante une maturité dans les morceaux et une maturité dans l'interprétation un peu sidérante, elle vous l'entendrez peut-être dans l'interview qui sera diffusée début novembre où elle dit que bah, le, elle ne se considère pas encore comme une musicienne elle, elle en est pas sûre encore je, je lui ai confirmé que je pense que c'était bon. Hein, pour, pour moi, c'est bon, on y est. Euh, et elle m'a fait le plaisir de m'offrir un morceau live dans les escaliers. Euh, de l'hôtel particulier qui, qui fait qui, qui est juste derrière le, les jardins de l'évêché où il n'y avait pas de concert cette année euh, avec il y a une acoustique absolument démente dans cet escalier on l'avait testé avec Émilie Zoé qui m'avait fait aussi un magnifique morceau donc euh, eh ben elle m'a fait ce morceau qui s'appelle Give Me A Reason alors il y a du souffle c'est pas de la faute de l'escalier ça c'est de la faute de mon petit enregistreur mais c'est un passe-partout mais euh, voilà c'est un morceau live ce soir le coup de cœur Give Me A Reason donc tiré du EP je, je crois que c'est sur le EP il y en a un prochain qui arrive d'Augusta et euh, c'était un moment un moment Pendus, comme je les aime dans The Rox. On va écouter ça, c'est le coup de cœur ce soir, vous allez écouter ça messieurs. Et puis juste après un, un, un petit morceau qui s'appelle I Will Follow non, ce n'est pas un groupe irlandais, vous verrez. Et puis ensuite on, on plongera avec délice listes dans, euh, dans l'univers de Mathieu Malon et de son album et tout ça. Ça vous va messieurs pour, comme programme Ça me semble parfait comme début mmh. d'émission. J'aime beaucoup. <rire> D'accord, c'est parti, c'est maintenant, s'appelle Augusta, Give Me a Reason. for do that De... il y en avait deux qui dodlinaient de la tête d'un un air entendu l'air de dire purée qu'est-ce que c'est bien ce final quand même ça sonne hein. ça sonne et puis il y en avait un, un troisième qui était qui, qui, qui, qui concentré l'air de dire tiens moi j'aurais peut-être mis un peu plus de trucs ou un peu moins de trucs mais non. il a le droit vu que c'est lui qui a fait le morceau c'était David Feknam ici présent Alors, ceux qui dodelinait d'un air entendu c'était moi et, et Mathieu Malon qui euh, là c'est quand même un C'est ma deuxième écoute, la, la fois d'avance, là c'était bien parce que j'étais au casque, je pouvais monter un ouais, peu. Ça marche bien pas au casque. encore hein. entendu au casque. Il y a une très belle stéréo, il ouais, y, y a un beau truc. Il sait hey, hey, faire le gars. Donc ça s'appelle I Will Follow, Oui. mon cher David, et c'est sur le prochain album. C'est sur le prochain album qui s'appelle Landscape et qui sort dans... Un mois à... Un gros mois Un gros mois, ouais, le 24 octobre. Et tu viendras nous en parler à ce micro dans deux gros mois. Avec plaisir. Voilà. En tout cas, sacré morceau et euh, un final euh, de l'espace là. Ouais. bah écoute, euh, j'ai des claviers qui font des sons comme ça euh, et que j'aime bien, que j'aime bien recaser pour le côté. J'entends toujours un peu le. Alors là, en total, euh, en total décalage avec le reste de la musique, mais le côté un peu euh, scary monsters de David Bowie, euh, uh, Hachis to Hachis, ce genre de, oui. de son un peu euh, de l'espace. Ouais, très très un, bon son de l'espace. Et eh ben c'était vachement bien. On en, on en reparlera en long là genre en travers parce que ça va mériter. Puis moi j'ai eu la chance de poser l'oreille sur l'album et euh, c'est pas un morceau bien. Et puis il reste un peu moins bien. C'est tout bien. Donc on en reparlera. Euh, donc ça tu vas revenir. Fidèle au Mais là tu es là parce que tu tu, tu, tu gratouilles un peu sur l'album du soir, l'album que nous allons disséquer ce soir. Tu oui. gratouilles. Sur un morceau, oui. oui. exactement. Oui. Parce, que, parce que quand Mathieu, toi, tu, enfin on en reparlera, mais tu tu fais c'est le Brica de, de cet album, hein, tu joues de tous les pas en même temps, mais de tous les instruments. Mais ouais. t'as laissé gratouiller David Tout parce qu'il parce qu'il t'a menacé avant de le mettre aux baguettes. Avant de le mettre aux baguettes et aux baguettes, c'était à up Il était aux baguettes. Alors justement, vous étiez sur la scène d'Opopop. On va parler de l'album après. Euh, je suis arrivé malheureusement un peu en retard, donc j'ai loupé oh la moitié. Donc je n'ai pas vu votre entrée sur scène. Si vous pouvez me la refaire. Euh, bah tiens, petite question à tous les deux. C'est pas rien quand même d'ouvrir au Opopop parce que c'est un sacré festival. C'était sur la grande scène en plus. Euh, là, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de journal mais c'était la grande scène pop-up Et c'est vous qui ouvriez donc le vendredi soir. Quelle est, quelle est votre sentiment à tous les deux au moment de poser le premier pied d'arriver et de rentrer je pense que c'est pas tout à fait le même parce que Mathieu t'es devant et c'est toi qui défends ton album et tes morceaux toi David t'étais un peu planqué derrière la batterie un moment t'es passé devant après avec la guitare mais t'étais planqué vous avez ressenti quoi on va commencer par Mathieu quand même On n'a pas eu trop le temps, enfin moi, en tout cas, j'ai pas eu trop le temps de me poser des questions ni de traquer. On a, on a eu une grosse après-midi. On jouait déjà l'après-midi au 108 pour le showcase acoustique. Il y a eu deux interviews en plus. Il y a eu dix minutes avant de monter sur scène des petits trucs à gérer, des, des petits trucs pas prévus, les imprévus des festivals. Des gens, des invités, des invités qui arrivaient pas à rentrer, des choses comme ça. Ce qui fait que le moment de, de monter, ben voilà... On ne se posait pas la question, fallait y aller et puis bon, c'est un c'est vrai que j'y avais pensé plusieurs jours avant à un début de festival, c'est oui, c'est ça, c'est jamais évident, il y pensé qu'il y a moins de monde. Il y a un peu moins de monde. On sait que bah faut essuyer les plâtres un peu quoi que l'ambiance du festival n'est pas encore mise en place. Monté. Voilà, c'est ça. Mais euh, mais ça s'est très bien passé puis j'avais prévu de commencer comme en mai à l'astrolabe tout, tout seul. seul et puis bah voilà, dans l'après-midi, on s'est dit c'est une connerie, il faut attaquer bill en tête. Donc on a attaqué bill en tête. Par quel morceau Les, je n'étais pas là. Avec les orties. Ah, voilà, bah, voilà. Voilà pour mon impression globale de début de cette Ok. Alors pour moi, écoute, euh, comme comme ce que disait Mathieu, en fait, on était super occupé. On a un peu enchaîné les. Enfin, on était tout, un peu tout le temps en mouvement. Donc euh, pendant ce temps-là, tu n'as pas trop le temps de réfléchir à ce, qui, à, à ce qui va se passer. Et en plus, euh, alors c'est pas c'est pas pour être présomptueux, mais je pense qu'on avait fait en particulier une très très bonne répète euh, la dernière répète était vraiment très bonne et j'étais assez confiant en fait j'avais l'impression que le groupe connaissait en tout cas très bien son, son sujet et que à part euh, problème technique ou, ou alors euh, gros malaise, euh, ils pouvaient pas. Il nous arriver grand chose. pouvait pas nous arriver grand chose, donc euh, je pense que j'étais assez, euh, assez convaincu que ça allait bien se passer. C'était la grosse machine qui déroulait quoi. Ouais. Alors ce que je disais en antenne, un groupe hyper cohérent. On peut peut-être rappeler à part, vous n'êtes pas tous les deux, c'est pas du haut Il y a du monde sur scène. Euh, il y a les filles de Griff. Enfin, je vais vous laisser raconter qui est avec vous. Euh, c'est un groupe super cohérent avec un son. Qui vraiment marche bien, on avait pu s'en rendre compte à lastro mais c'est un gros, c'est un groupe, c'est ce qu'on appelle un groupe. Ouais, c'est suis... pas Mathieu en... accompagné de requins de studio. quoi. J'ai rarement fait ça dans ma vie musicale. Et c'est vrai que là, je suis assez... Alors, c'est un... un énorme coup de bol, mais franchement, je vais me jeter quelques fleurs, je crois pas. Je crois que j'avais un peu réfléchi à qui j'allais demander le truc. Et imaginer comment ça pouvait interagir. Et je me suis trouvé bon recruteur, pour, pour le coup. Ouais, ouais, c'est vrai, si je peux me lancer, voilà, les fleurs sont lancées, je le ferai plus. <rire> et du coup, moi, je pense louer les services de Mathieu pour me trouver un groupe <rire> ah oui c'est ça ça sent la reconversion tu peux me le piquer <rire> Et donc le concert était super cohérent, vu de, de la pelouse, de, pas de la salle, mais de la pelouse, euh, et donc ça s'est confirmé pour vous, vous étiez confiant, donc tu confiant euh, au moment de rentrer, David, euh, quelle impression sur l'ensemble, à part, bon, effectivement, alors pour les, les, les gens qui n'y étaient pas, il y a eu une balance en face, sur la petite scène qui était en face, qui était un peu bruyante, on va dire, qui vous a plus gêné, vous, que nous, je pense, mais ça vous a gêné, euh, mais à part ça, que, quelle sensation vous avez eue, en comparaison à la date de l'Astrolabe, par exemple Ouais, c'était pas la même date, hein, vraiment pas dans, dans, dans tous les dans tous les aspects déjà au niveau du son, vraiment pas le même rendu. Bon, c'est pas le même lieu, c'est plus difficile à capter. Mais un PE, c'était PE au son, il a fait un travail vraiment extra. Euh, et puis euh, et puis c'était plus rock. J'ai l'impression qu'on avait ouais. du coup on avait plus, plus de répètes. On avait la date de l'Astrolabe. donc on avait quand même plus gambberger réécouter aussi. Euh, c'était pas, mais déjà aux répétitions, c'était pas tout à fait autre chose. C'était c'était pas tout à fait pareil. C'était déjà un petit peu plus, euh, enfin il y avait des libertés, je, on se détendait, mais quand on a démarré et qu'on a fait le, le, le concert en mai à l'Astrolabe, il y en avait qui se connaissaient pas aussi, donc ouais. on joue avec des inconnus, tout ça, ça, ça. Ouais. donc bah, il faut tisser des liens, ça permet aussi que le, le, le, la chose se, se passe mieux, quoi. forcément. Ouais, je, je crois que c'est exactement ça, on, quand on a fait le concert à l'Astrolabe, on avait trois répétants ensemble ouais. C'est court. Cool on avait trois répètes ensemble euh, moi j'avais pas joué de batterie depuis longtemps donc j'ai demandé à Mathieu de faire euh, une quoi, répète ça, euh... des baguettes. <rire> ouais, déjà je me souvenais plus exactement comment ça se tenait enfin, ouais. euh, donc on avait fait une petite répète euh, tous les deux avec Mathieu parce que je, je lui avais dit moi je, ça me fait bien, bien rigoler de, de venir jouer de la batterie mais Seras-tu toujours sûr de ton coup après la première répète euh, Et là, je pense que on n'a pas fait beaucoup de répètes entre avant le concert de Hop Hop, Hop. Mais d'une part, on avait l'acquis du, du concert de l'Astrolabe. Et puis, comme dit Mathieu, je pense qu'on était un petit peu moins... Euh, scolaire a essayé de faire en sorte que les morceaux soient faits comme sur le disque là on a un peu tous pris des libertés on a un peu tous fait des trucs un peu à notre façon et je pense que c'est ce qui fait que' on a cette espèce d'osmose un peu plus perceptible en tout cas parce que on a mis du lien quoi on a mis du lien on n'est ouais. pas juste ouais. à, à reproduire Exactement. alors il y a une autre date qui arrive euh, à paris euh, voilà david boss nous en a parlé dans le quiz de la dernière fois mais vous pouvez peut-être en retoucher deux mots de cette date. Ouais, pour le moment, a priori, ce sera en le, vraiment le dernier coup, en tout cas pour 2024, avec le groupe. Euh, C'est le le 17 octobre prochain, dans le cadre du festival euh, Outsiders, qui est un festival organisé par euh, donc saint Bernard le webzine dont je pense que tu as déjà parlé euh, sur cette antenne. Un point. Euh, voilà, euh, on est bien accompagné. Il, il y a trois trois jours de festival avec euh, tous les jours un, au moins un groupe français et un groupe anglais. Ouais. Et nous, on assure le dernier soir avec Luke Haynes, donc le chanteur de The Outlaws, pas mal, Black Box Recorder, euh, qui fait Batman. votre première partie. Non, non, bien sûr que non. <rire> Je l'ai tenté. On fera l'inverse. <rire> on, euh, on va citer quand même ouais. les, les trois autres comparses sur scène avec vous. Ouais. Donc, bah, comme tu le disais, on a les membres de Griff, hein, le, le duo orléanais Ping Pong, Pank, euh, en l'occurrence Diane au chant et clavier et Tori à la basse et, et au Euh, bon je sais pas si je t'en parle tout de suite mais c'est un peu comme ça que la connexion s'est faite aussi du du, du, de le, de, du live c'est que Diane chante déjà sur le disque ouais. Voilà. donc euh, moi ça c'est une autre histoire un peu en, a, en amont que depuis deux, deux ans j'avais un petit peu ça en tête depuis que je l'ai vu jouer, je, faire le premier concert de euh, j'avais j'ai eu la chance d'assister à ce concert là et ce serait que ce soir là je me suis dit euh, que sa voix et là, enfin j'entendais ce truc quoi. avec la tienne ouais. tu sentais que ça collait avec la tienne exactement dans ta tête. en tout cas j'avais envie d'essayer ouais. voilà. donc euh... et ça a marché et c'est réussi j'ai l'impression ouais. et c'est réussi et puis bassiste quand même et puis Tori à la base ouais. donc ça ça a été le truc naturel il manquait le bassiste euh, j'en parle à Diane et elle me dit bah on a qu'à demander à Tori <rire> Et puis voilà, c'était fait. Donc c'était c'était vraiment un beau concert. Euh, donc ce soir, on ne parle pas de l'album de, de David Feknaman. C'est la prochaine fois. On en parlera. Mais ce soir, on va plutôt parler de cet album. <rire> Et... au phare de l'album bancal de Mathieu Mallon, euh, moi, un de mes favoris en tout cas, et un de ceux qui marchent très bien sur scène. Alors du coup, je l'ai pas vu celui-là. Euh, vous l'avez joué un petit peu plus tôt. Oui, on coup. était en train de l'évoquer, là, justement. Euh, dire qu'on avait fait une belle version euh, euh, vendredi. Eh ben, tant pis pour ah. moi. Ah. En tout cas, euh, voilà, c'est je me souviens qu'à l'Astrolab, c'était un, un, un des morceaux qui est vraiment euh, avait mis tout le monde d'accord dans la salle. Euh, Est-ce que c'est un des premiers morceaux que tu as composé pour l'album, ou il arrivait tardivement, celui-là je ne sais plus, je ne saurais pas dire. Je pense que c'est pareil, c'est un peu au milieu, quoi. Ouais. Ouais. Non, non. Sûr. En tout cas, c'est sûr que c'est pas les débuts, parce que les débuts, c'est c'est sans emballage et c'est les orties. Ouais. Euh, donc, euh, donc, euh, voilà. Sans doute un petit peu après, encore. Et euh, je, je, je, on revient un petit, on fait un petit rewind. Je reviens un peu en arrière. On n'a pas présenté Seb, qui est le cinquième larron sur scène, euh, qui est à la guitare. Bien sûr. Voilà. Donc ouais. qui, qui nous accompagne sur le sur les concerts. Et Seb, c'est le vieux, vieux copain de, de joue avec lui depuis 2002, ça fait 22 ans que qu'il vient faire des, les deuxièmes guitares avec moi quand euh, sur scène jusqu'en 2017, il a fait ça donc pendant 15 ans. retrouvaille Également avec le Dunham, donc ouais. dans, dans plein de projets. Et puis, euh, et puis voilà, là on s'était un peu quitté. Euh, il déménageait, il y avait il y a plein de raisons qu'on fait que c'est vrai, qu on, on, on on le faisait plus. Mais voilà, là je suis hyper content de, de le retrouver. Il est en pleine forme. Et donc vous retrouvez vos réflexes ensemble mmh. Exactement, Non c'est comme les vieux couples, ouais. c'est automatique, on n'a pas besoin, on se regarde, on n'a pas besoin de se parler, c'est génial. Ouais, c'est bon. Donc cet album bancal de Mathieu Malon. il n'y avait pas eu d'album de Mathieu Malon depuis 5 ans, si je ne dis pas de bêtises Ouais, c'est 2019, le, le pas de côté. Ouais, le pas de côté, il y a eu du Laodanum, et beaucoup même, avec mmh. beaucoup, beaucoup de morceaux de Laodanum, mmh. et, et là c'est revenu, alors quand tu m'as parlé de cet album pour la première fois, tu m'as dit mon album régressif. Ouais. Alors pourquoi ton album régressif Bah parce que c'est voilà c'est un peu la somme de tout ce que j'écoutais au lycée. Donc euh, donc vraiment, c'est une espèce de... Enfin, ça, c'est le premier truc. Donc c'est vraiment mes amours de, de, de découverte du lycée. Sonic Youth, euh, euh, REM, je cite, je sais plus que... Les Pixies, quoi. Ouais, parce que les Pixies ouais, en ouais. tête pour les basses, les basses simples qui suivent la, la grosse caisse. Et, et vraiment, euh, bah, sans fioriture, avec très peu de trucs, même pour annoncer les refrains, on reste sur la même note. Ouais, pas ouais. grave. Donc voilà, j'avais vraiment envie de ce truc-là. Et j'avais envie de... Surtout... Quand je suis parti composer, le, le, je me donne toujours des petites contraintes. Euh, enfin, je me dé, des fois des grosses contraintes, mais toujours des contraintes. En tout cas, quand je pars, euh, quand je me mets à travailler sur un nouvel album, et pour celui-là, il y avait l'idée de vraiment simplifier tout, d'aller à ouais, d'aller au minimum, euh, très peu de guitare, très peu, donc voilà. C est, c est un petit. très peu de guitare, mais des guitares très présentes devant. Ah, oui, oui, oui, bien sûr, mais pas du, pas, de, pas, voilà. pas des, des je sortais de l'odnam ou quand il y a des guitares sur certains morceaux. De, de, de, où il y a des empilages des fois 6-8 fois la même juste pour les harmoniques et les choses comme ça là c'était pas ça l'idée c'était euh... et puis voilà le régressif aussi parce que je voulais à nouveau euh, enregistrer sans ordinateur je voulais euh, essayer de retrouver la sensation du 4 pistes et tout ça. Et c'est vrai que quand je suis parti enregistrer j'ai emmené un, un petit magnéto numérique euh, 16 pistes, je voulais pas d'ordi pas d'ordi du tout, une boîte à rythme et hop on faisait plein, j'enregistrais sur la sur la piste Donc voilà, c'est la vraie régression de, de, de mes années lycée et, et, et fac, quoi. Un album adolescent, quoi, qui, ouais, qui, qui, qui, qui parle à notre part, adolescent, parce que nous, on est, on, ça nous parle bien. David, comment tu l'as, comment t'es arrivé dans le projet, toi euh, bah, En fait, Mathieu m'a parlé d'un morceau qui vient un peu plus loin sur le disque, qui est Alter Ego. Mm -hmm. me... Mathieu savait que je venais d'acheter une style Et que, et, que, et, comment ça et que je ne savais pas encore en jouer et, et il m'a demandé si ça me tenterait de, de faire une, un, un habillage enfin une partie de style sur quasiment tout le morceau et il m'a envoyé un morceau de Proto-Marty en me disant voilà, en fait c'est ça que j'ai en tête est-ce que tu, ça t'amuserait de faire un truc comme ça sur mon morceau J'ai adoré le morceau de Proto Martyr. J'ai acheté le disque et j'ai pas répondu à Mathieu. aussi oh, j'ai répondu à Mathieu et je me, enfin voilà, comme j'ai l'habitude de faire, je dis, je vais essayer et voilà. Comme c'est comme ça que je suis rentré. et, et c'était assez marrant parce que finalement, euh, Mathieu me demandait de venir jouer sur son disque avec l'instrument que je maîtrisais peu, le moins forcément euh, puisque je venais de, de, de l'acheter. C'est pas, c'est pas forcément le. le Comment dire, j'ai l'instrument le plus facile à adopter, mais en tout cas, euh, bah, ça a donné une bonne idée de, du caractère de Mathieu, qui n'a peur de rien. C'est comme ça, le rock adolescent, c'est qu'on joue des morceaux avec des instruments qu'on maîtrise pas forcément toujours. Ouais, ouais, exactement. Ouais, puis c'est marrant qu'il reparle de Proto-Martyr. Du coup, ça fait, j'avais un peu oublié ce détail, ça fait la boucle à l'envers. Et je l'écoutais beaucoup. Euh, les, enfin, j'écoute toujours beaucoup Proto-Martyr, j'adore. Euh, mais il euh, y, y a ça exactement dans leur musique, je trouve. La régression, elle est complète. Quoi. Et et voilà sur le dernier album le petit truc qu'ils rajoutent eux c'est du lap steel il y en a pas mal sur plusieurs morceaux du, du disque donc voilà ça ça a fait écho quand il m'a dit j'en ai acheté une je dis oh tiens j'écoute ça c'est bien mmh. c'était évident que je lui demande ouais. et... Et en fait moi plus que régressif le, le, le ressenti que j'ai eu quand j'ai entendu le morceau la, la première fois c'était surtout la spontanéité mmh. en fait et Quand on entend Mathieu en parler, il pas si spontané que ça, puisqu'il parle de contraintes, de se fixer des règles, etc. etc. Donc, euh, il y avait quand même une, une démarche euh, assez réfléchie. Mais en tout cas, le résultat, c'est quand tu écoutes le disque et que tu sais pas tout ce qu'il y a autour, ça semble super spontané et super... Euh, euh, je vais pas dire léger, mais enfin, voilà. Un truc si. qui est 3-4, on y va. Évident, un truc un peu évident. Mmh. Les contraintes, tu te les imposes parce que... parce que tu as peur sinon de partir dans tous les sens ou c'est juste ludique Non, je n'ai pas peur. J'adore partir dans tous les sens parce qu'au-delà des contraintes, des fois, faut, justement, il faut savoir un petit peu aller, lâcher. Ouais, voilà, lâcher prise. Mais euh, les contraintes, c'est pour se donner un cadre de départ pour démarrer le projet. Et puis le, le côté ludique, il est génial, quoi. Tu vois, la, la contrainte aussi, c'était pas le faire chez moi. Donc ça, hop, ça me permet de partir à la mer au mois de janvier, <rire> tout seul, dans un quartier où il y a que des maisons de vacances. Donc il y a une ouais. seule maison dont les volets sont ouverts, c'est la mienne ouais, et, et puis, bah, je peux pousser, je peux. Faire du bruit même la nuit, je peux, ça peut me prendre quand je veux, c'est parfait. Quoi. Donc c'est une contrainte qui ouvre à plein de libertés en fait. Mais par contre, c'était dix jours et il fallait que je revienne avec euh, avec la, la ossature de l'album. J'avais mmh. pas le choix, sinon je rentrais pas. D'accord. <rire> Moi je ne pas rentrer, j'aime bien être au bord de la mer. Et quand on joue de la guitare sur un album de, de Matthew Malon, on est un petit peu plus tendax que quand c'est son propre album. Euh, non. — Tendu, non, parce que je jouais pas, je jouais quand même pas ma vie. Mais euh, par contre, c'est vrai que... — Que tu crois. Euh, tu connais pas le bonhomme. — Mais par contre, c'est vrai que j'étais curieux quand je lui ai envoyé... En plus, les, les, pour le coup, euh, si Mathieu se fixe des contraintes, à moi, il n'en fixait aucune. C'est-à-dire qu'il m'a dit... Euh, « Tu vois le morceau de proto Martyr, euh, j'aimerais un truc dans cet esprit-là. » Mais il n'y avait pas vraiment de, euh, de, de contraintes, pour le coup. Et donc, euh, c'est vrai que quand j'ai fait mon ma partie nécessairement, euh, vu que d'habitude je ne l'envoie qu'à moi-même et, et je me juge là je me disais, je suis quand même assez impatient qu'il m'envoie euh, une réponse pour me dire ce qu'il en pense, parce que peut-être que j'ai fait euh, un truc complètement à côté de la plaque et, et donc j'étais c'est pas vraiment de l'attention, c'est le, le petit euh, le, le, le petit truc en plus où je me dis, euh, bon euh, j'espère qu'il va vite l'écouter, que je sache vite euh, si je recommence ou si, si ça va quoi. et ça allait bon, bon, c'est pas si mal, es c'est sur le disque c'est pas si mal Euh, donc l'album, euh, c'est toujours un peu difficile, même si le, le côté simple single veut plus dire grand chose. Mais quand même, tu extrais des morceaux pour euh, pour présenter l'album, les premiers. Le premier, c'était les orties. Oui, tout à fait. On va l'écouter maintenant. Okay. Et puis on en parle juste après. Allez, les orties, c'est sur l'album de Mathieu Malon Bancal qu'on dissèque ce soir. Ouais. Fendre le bois, c'était griffe, euh, griffe qu'on retrouve sur scène avec Mathieu Malon et David Feknam sur le projet live de Mathieu Malon. Alors autant autant, euh, alors c'était Fendre le bois bien sûr, sacré morceau, sacré clip aussi. Euh, autant David Feknam était un choix déplorable. Euh, bon, mais par contre, euh, griffe, très bon choix. <rire> je, je regarde juste s'il si, si est réveillé. Euh, sacrée personnalité, c'est de là, euh, quand on embauche comme ça des musiciens, alors La personnalité de Griff et la musicale et la personnalité de David Feknam, quand on les écoute l'un après l'autre, ouais. c'est à l'opposé, enfin c'est très lointain on va dire. Et pourtant c'est très cohérent sur scène, mais jusqu'à quel point on, on fait rentrer dans son univers des personnalités comme ça pour nourrir ton univers, et jusqu'à quel point tu les laisses euh, mettre de leur univers dans le tien Mais que le tien reste cohérent. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais, très clair. Mais euh, Diane, j'avais déjà pu éprouver un peu la chose puisque elle est venue enregistrer euh, mmh. trois voix sur sur l'album. Donc j'avais, je, je, je l'ai vu évoluer. J'ai vu plein de concerts de griffe aussi. Je, ouais. je crois que En un an et demi, là, j'avais dû les voir sept-huit fois. Ah oui. euh, et maintenant, elles se sont, On les voit moins sur Orléans, mais c'est vrai qu'à une époque, bah, elles, elles, elles rodait le truc. Donc il euh, n'y avait pas un mois sans qu'on puisse les voir quelque part. Et ouais. moi, moi, j'adore. Donc j'allais à chaque fois. Euh, Tory aussi. tori le, le truc c'est que je l'avais déjà vu aussi dans d'autres projets, j'avais vu jouer live euh, avec Cabo Cabo mais je crois encore aussi avec quelqu'un d'autre je sais plus qui, et donc j'avais pu voir euh, comment elle est un peu quand elle est en dehors du projet griffe et au service de la ouais. musique qui est pas la sienne, en l'occurrence Cabo Cabo la, la, la musique de Hugo, Hugo Zermatti. Zermatti et, et assez, bon, même si c'est pas le même univers non. il y a quand même cette espèce de truc un peu rock avec du de la chanson française euh, dessus un peu scandée ouais. donc je m'étais dit, c'est pas quand Diane m'a dit « Tori », j'ai dit « C'est pas incohérent du tout ». Donc ça, c'est pour répondre à la première ouais. question. J'avais pas, Du coup, j'appréhendais pas parce que je savais qu'elles étaient tu sais déjà les pieds, ouais. extrêmement professionnelles. Mm. Pour 24 ans, elles sont très très impressionnante à 24 ans j'étais pas comme comme elle deux euh, et puis euh, aussi euh, que elle se mette au service voilà de, de, de la musique des autres et euh, bah, ça a été une confirmation et puis moi de toute façon je laisse quand même pas mal enfin je crois ne pas être un tyran euh, en répétition et je laisse beaucoup de, de place à, à, aux gens pour qu'ils voilà qui euh, qui, le, qui a, comment qu'ils adaptent les choses un peu comme ils le veulent. Tori, euh, je n'ai pas donné beaucoup de consignes à la basse. Elle a, elle a eu le disque et puis elle en a fait un peu ce qu'elle veut. D'ailleurs, elle tourne un petit peu autour de des basses que moi j'ai enregistrées sur le disque. C'est pas exactement ce que je fais mmh. sur l'album. mais C'est très bien comme ça. C'est ce qui donne ce côté cohérent tous ensemble. Et il y a une complicité sur certains morceaux. Il y a une sorte de ping-pong. Euh, Tout à fait. dit euh, théâtral. Quoi. Ouais, ouais, ouais. David, toi la griffe, tu connaissais Euh, très mal. En fait, j'ai je, je, découvert en discutant avec Mathieu. Euh, je ne les avais pas encore vus sur scène. Et euh, j'étais assez, euh, assez fasciné par... Euh... Alors, En plus, moi, au début, j'ai vraiment commencé par le morceau que tu as diffusé à l'instant, qui est assez, euh, qui est assez euh, furieux, je dirais. Radical, et, ouais. Et donc, du coup... Euh... Euh, C'était quand même une approche du groupe euh, euh, assez, assez euh, dynamique, je dirais, pour, pour commencer, et qui me donnait pas vraiment à voir l'intégralité la, la, la, de la personnalité des deux, mmh. des deux jeunes filles. Parce qu'effectivement, comme dit Mathieu, euh, d'abord il y a vraiment beaucoup de maturité, beaucoup de, beaucoup de maîtrise aussi euh, technique, euh, aussi bien de leur instrument, de leur voix, etc., et ça je l'ai découvert au fur et à mesure des répètes je l'ai découvert aussi au travers euh, euh, du, du disque de Diane Cluster Diane où Diane euh, euh, laisse libre cours à une composition beaucoup plus pop classique et voilà Donc euh, c'était une, une chouette découverte à la fois euh, en tant que, que partenaire et si je puis dire collègue de, de Mathieu Malon, et en même temps euh, bah, tout bêtement de trucs à se mettre dans les oreilles euh, pour le plaisir Non. Oui, puis ce que j'ai oublié de dire c'est que avant de rencontrer Diane pour la première fois là, lors du premier concert de, de Griffe à la rue Chanssen, donc ça ça doit être novembre 2021 ou 22, je ne lâchais plus je mélange les, les années mais je crois que c'est novembre 2022 euh, j'avais déjà entendu son disque, elle a fait un disque pour la souterraine mm -hmm. euh, un premier album solo sous le nom de Diane euh, qui est vraiment un truc un peu électro-chanté en français, elle avait fait aussi une reprise de Jean-Louis Murat qui est, qui est sublime, qu'on peut trouver sur son bandcamp euh, et voilà C'était ma première approche et là, j'entendais déjà qu'en dehors de ce qu'elle fait avec Griff, qu'elle elle pouvait chanter sur de l'électro, qu'elle pouvait chanter sur de la vraiment de la chanson française euh, qui est son premier album euh, chez la Souterraine. Donc voilà, il n'y avait pas d'inquiétude. Du coup, j'avais déjà cerné que c'était quelqu'un de voilà, qui pouvait aller dans plein de... Plein enfin j'arrive pas à trouver. Plein de direction, directions. Ouais, ouais, plein, plein de directions. Ouais. Ce soir, on parle de l'album de Mathieu Malon qui s'appelle bancal qui est sorti avec une très belle pochette. Une pochette réalisée par euh, Hervé Boris. Alors Hervé Boris, moi j'ai l'intégrale dans mes toilettes et c'est un compliment. Euh, petit livre du rock, petit livre des Beatles, etc. Euh, il a fait un très très bon album là l'année dernière qui s'appelle euh, Mon infractus. Ah oui super album ah, oui. et, et ça, qui, se dévore, et, ça se dévore ça se dévore <rire> et qui nous replonge à, pour les tours en jeu d'il y a 30 ans euh, facile comme moi et ben on se retrouve aussi à Vinylium euh, à Tours avec euh, j'ai revu la tronche des deux vendeurs du magasin de disques parce qu'on allait dans le même à la même époque euh, voilà très bien alors comment il est arrivé c'est quelqu'un que tu connaissais tu connaissais pas tu t'es allé le chercher comment ça se passe Hervé Boris donc euh Un grand quand même. Longue histoire, longue histoire. Moi, ça commence enfin, longue histoire. Ça... Moi, ça commence en 2007-2008, euh, quand on m'offre le petit dictionnaire du rock, ouais. format 45 tours, ouais. magnifique. Enfin, bon, il est, il, il, il, trô... il a trôné longtemps dans mes bibliothèques, vraiment devant. Ouais. Tout, ça, tout le monde le prenait à chaque fois. Les gens bah venaient oui. chez moi et disaient c'est quoi ce truc ?» Puis ils allaient l'acheter. Ouais, ouais. C'est vraiment, c'est un, un truc incroyable. Euh, et puis bah, du coup, voilà, m'a offert ce truc-là, j'ai commencé à suivre le personnage que j'ai ensuite rencontré sur Facebook. Alors, bon voilà, avec Harvey, on a plein de points communs, on a le même âge, on aime la même musique, euh, je, je sais plus, l'autre jour, j'avais trouvé plus de points communs, il y, y en a un paquet, ouais. mais bon, on a sympathisé, on a discuté, de... donc ça fait une quinzaine d'années qu'on qu discute, il a disparu de Facebook pendant, pendant un moment, puis hop, je l'ai retrouvé sur Instagram, ouais, ouais. où il est très, très, très, euh, très, actif, ouais. très actif, il publie plusieurs fois par jour. Euh, donc voilà. Et puis surtout, alors, là, ce qui a fait germer cette idée de pochette, c'est que un jour j'ai acheté le petit livre de la French Pop, oui. donc qui retrace 70 ans de chansons françaises. Ça commence en 1950, ça va jusqu'à 2020. Peut-être qu'il l'actualisera. C'est avec... ouais, ce qui fait généralement Mon ouais, ouais. Là, moi, le, la ma version, elle s'arrête à 2020. Et elle a... donc c'est deux pages par, par an à peu près. Et à la page de, de l'année 2000, tout en bas, il y, a un petit car... il y a un petit carton, un petit carré, il y a écrit. Les disques qu'il ne faut pas rater en l'an 2000 et Il y a cinq disques et puis au milieu il y a Mathieu Malon Froid. Et là je suis dans petit mon je suis dans mon lit en train de lire. Petit frisson, petit frisson. Ah ouais, et puis ne m'en avait pas parlé. Ah ouais, ouais. ouais. Énorme, énorme frisson. Ah, quoi. Ouais, ouais. <rire> et donc euh, donc voilà euh, donc. Je me dis, tiens, mon nom dans une BD, enfin, Voilà, la, la connexion, elle était toute trouvée. Ça a mis... Ça, c'est ouais 2020, je pense. Donc, ouais. tu vois, ça a mis trois ans pour que je lui en parle, en fait, pour que ça germe un peu quand il a fallu que je pense à une pochette. Et lui, il a dit oui tout de suite Et je me suis dit, tiens, euh, il a dit oui tout de suite. Ouais, ça, ouais. c'est sûr, il a dit oui tout de suite, tout en au début comprenant pas trop par contre ce que j'attendais de lui donc on est passé par plein d'étapes il me fait plein de projets j'en ai plein je les garde précieusement ah, oui. euh, ouais ouais ouais et puis euh, et puis un jour euh, il y a eu ce truc qui est arrivé avec en plus il m'avait dit l'album il s'appelle comment j'ai dit l'album il s'appelle bancal et, euh, et il n'y avait pas encore les petits dessins qu'il y a tout autour sur la pochette oui. mais il y avait mon visage là c'était déjà la version comme elle, c'est sur le disque et il y avait ce truc euh, tiré du petit Robert euh, avec la définition et qu'il avait collé au milieu avec une typo dégueulasse de, de machine à écrire et là je dis bon bah c'est bon c'est ah, pas bancal mais bon <rire> Ouais, très belle pochette Très très belle pochette euh, Je vous conseille Tous les bouquins Les petits livres Du rock Des Beatles Celui sur les Beatles C'est vraiment très très très ouais. très, très bien Ah puis les Beatles un, C'est une folie De documenter, génial Mais en plus Les dessins Je crois qu'il est à son summum Au niveau des dessins ouais, C'est top top ah. niveau Et Moi j'ai appris des trucs Sur les Beatles Donc j'avais déjà Un pack sans truc Mais là j'ai appris Quelques trucs quand même euh, Je vous ai demandé De venir avec quelques morceaux Alors je j'ai demandé quelques En fait on aura le temps De s'en passer Peut-être un chacun Ou deux max euh, The Lost Days Qui est-ce Alors, explique-moi ça. Alors, The Lost Days, c'est le groupe, euh, le nouveau groupe, si je puis dire, d'un artiste américain qui s'appelle Tony Molina. Ah Qui, oui, qui est, en fait, euh, je, je sais même pas, en fait, j'aurais dû préparer un peu, Manu. Mais en tout cas, euh, qui est, un, <rire> qui est un, un gars qui, pour le coup, lui, joue vraiment, à mon avis, la carte de la contrainte. Elle est peut-être économique, je ne sais pas, mais en, même au niveau de la compo, ses morceaux dépassent rarement deux minutes, voire une minute trente. Euh, C'est un grand fan de euh, Big Star, de, de, de des Beatles, des Birds, etc. T avais déjà diffusé François Molina dans cette, à cette à micro. C'est possible. Et, et, qui, euh, et qui a... a t'entends de 12 cordes électriques, mais t'entends aussi des solos parfois très démonstratifs. Donc il, je pense qu'il a aussi... J'en suis même sûr, il a une culture assez assez diversifiée de la musique. Et euh, c'est un, un mec, chaque fois qu'il sort un truc, euh, même si ses disques ne sont pas faciles à trouver, The Lost Days, c'était pas, pas facile à trouver. Mais j'essaie de me débrouiller pour les trouver parce que je sais ça, ça me touche. quoi. Ça me touche de, de me dire que ce mec continue à faire des disques sur un 4 pistes. Probablement que son support principal c'est la cassette. Alors moi je suis hyper agressif, mais je suis quand même parvenu à la cassette. Euh, donc je me démerde pour les trouver en version de luxe en vinyle. Euh, de luxe c'est une plaisanterie, mais par rapport à la cassette c'est déjà <rire> du luxe. Euh, et, et donc voilà et c'est peut-être que, peut que si je fais un successeur à Landscapes j'ai un morceau qui s'appellera Tony Molina ah. que j'ai déjà composé et qui est prévu pour être totalement dans les codes de Tony Molina ah, chouette, donc c'est un hommage mais euh, voilà c'est quelqu'un que j'aime que suivre et dont je, je suis les trucs sans être déçu Donc le morceau, c'est « Gonna have to tell you ». Combien ouais. de temps J'ai regardé. Une minute trente-huit ou comme bon. ça. C'est très bien. Bravo, David. Oh. Euh, c'est très court, c'est bien. <rire> On est très bavard. Euh, tu as trouvé l'album des Red Cross que tu cherchais, qui était dans un précédent quiz où tu n'étais pas Toujours pas. Bah non, hein Non. Ah oui J'espère cette semaine. Euh, je pense passer euh, chez gibert Et je sais qu'ils l'ont eu déjà, donc j'espère qu'ils l'auront encore. Bah écoute... Courant les doigts Bah ouais, je trouve que ce, bah, est très très bel album, des Red, Cross. Red Cross qui passe le 17 octobre à Paris. Oh. Et il serait bien que les gens n'y aillent pas, parce qu'ils ne le, le 17 octobre à Paris. Pareil. Donc ça serait bien que personne n'y aille en fait. D'accord. <rire> il joue où Petit bain. Au oh, petit bain, oui. Ah, ça va, ça va. D'accord. C'est parti, donc uh, The Lost Days avec Gonna Have to Tell You, c'est dans The Rock, et puis ensuite on replonge dans l'album de Mathieu Vallon. que trop court du coup ah oui. parce que c'est bien ah c'est oui. super c'est très très bien je veux <rire> ça me fait dire que ça fait bien longtemps que t'es pas venu coprogrammer c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais écoute euh, ah, par sur l'émission autour de Landscape peut... ah. ça peut être un Ça peut être bien. Euh, C'était donc le choix de David Feknam ici même. David Feknam n'est pas là parce qu'il a forcé une porte. Il est là parce qu'il joue de la guitare, de la batterie sur scène avec Mathieu Malon. Il jouera à nouveau le 17 octobre de la guitare et de la batterie. Enfin plutôt de la batterie, puis de la guitare, puis de la batterie. Euh, et puis euh, tu es sur l'album avec une petite guitare dont tu ne savais pas jouer, et que tu joues quand même pas mal. C'est ça, je résume. Ouais, ouais, ouais. <rire> Sur l'écriture, euh, Mathieu, donc tu passais de là où c'est en anglais, où forcément euh, on, on, alors les gens comme moi euh, comprennent un peu moins tout, là on comprend tout, et, euh, et comme d'habitude il euh, y a une certaine mise à nu lorsque tu écris en français, avec toujours cette petite ironie et ces jeux de mots, et c'est ces, enfin pas des jeux de mots mais des recherches dans le texte qui décalent un peu, euh, un propos qui pourrait être parfois sombre et qui du coup devient sombre mais avec un petit sourire en coin. Euh, est-ce que ton écriture a évolué sur cet album est-ce que tu as l'impression que tu as passé un cap ou une nouvelle direction ou est-ce que c'est la continuité non ouais, je crois que c'est une vraie c'est continu... enfin, une vraie continuité par rapport à le pas de côté il était un peu un peu spécial et donc voilà c'est un... c'est une continuité par rapport aux albums précédents je crois donc euh... donc Il n'y a pas une énorme évolution. Le pas de côté, j'avais décidé de parler d'autre chose. J'en avais marre de parler d'amour et des amours et de d'amour et désenchanté, etc. Et donc, j'en parle un tout petit peu. Enfin, je crois qu'en plus, je parle d'amour, mais pas désenchanté du tout, de vrai amour dans le pas de côté. Et puis, je parle de mon enfance. Je parle de du lycée, des lycées, de la fac, de ma première boîte de nuit, le zigzag, de choses comme ça, mon premier vélo. J'avais voulu vraiment... Euh, complètement cassé, parce qu'il y avait un autre son aussi, il y avait ouais. ce son ultra-électro ouais. euh, comp album composé dans le train hein, sur iPad euh, donc euh, c'était vraiment autre chose là je suis revenu, il y avait l'histoire de la régression aussi, donc je voulais des textes très simples ça c'était quand j'ai commencé à réfléchir dans, dans les trucs un peu, comment je vois l'album je veux des morceaux un peu plus rapides, j'avais fait un album c'était trop lent, donc je voulais des tempos un peu plus speed, des morceaux un peu plus courts Donc là, il y a des morceaux vraiment courts sur l'album. Un album de 33 minutes. Oui. Enfin, il y avait tout ça. Tout ça, c'était un peu... C'était réfléchi, tout ça. C'était, Je voulais je voulais toutes ces choses-là. Et puis, bah pour les textes, voilà, je voulais des textes très simples. Et oui... Euh... Re, à nouveau reparler d'amour mais une façon drôle voilà, c'est bien parce que c'est toi que tu as parlé as passé tout à l'heure c'est vraiment ça c'est par, parti un peu du délire de téléphone de ça c'est vraiment toi et puis de tourner et puis je me suis dit c'est bien parce que c'est toi on peut on peut l'entendre de, de façon différente et donc c'est ce que raconte la chanson en fait et bon, voilà ça m'a amusé de jouer avec ces mots là et puis les orties ça m'a amusé de jouer avec tout le champ lexical ouais, de la forêt ouais, ouais. et puis après j'ai fait le clip enfin tu vois c'était ouais. voilà, comme ça que j'avais envie d'envisager ce disque Des trucs très faciles, en fait, très simples. Et du coup, enfin écriture, plus, euh, thème plus franc, plus net et sans fioriture autour de l'écriture. Mais du coup, c'est une écriture plus spontanée oui. où tu reviens quand même dessus Non, non j'ai tu... très peu réécrit. Très peu réécrit. C'était des premiers jets, quasi tout. Euh, à part peut-être, voilà, sans emballage. Les mots venaient pas. Des. Je voulais utiliser toute la gamme des ans » et les faire tous, faire toute la liste. J'ai fait toute la liste des, des expressions en ans en France. Et puis après, j'ai dû élaguer pour trouver comment ça pouvait donner quelque chose et raconter une histoire. Euh, donc là, y a, ça prend un peu plus de temps, mais par exemple un texte comme la nuit ne nous suffit pas. Qu'on euh, va se diffuser maintenant. Euh, je pense que c'est vraiment écrit en une heure, euh, mais même pas quoi sur mon, mon tréhant. Et j'ai rien réécrit en fait. Et pas de regret. Oui, puis c'est une histoire vraie. Alors c'était facile de, de J'ai calé à la. la, la j'ai pas. Il y a pas de fantasme. C'est une vraie histoire. Quoi. Très beau titre. Le, enfin, très beau titre. Belle chanson, mais titre. Le titre, la nuit, ne suffit pas à être un très beau titre, on dirait, un titre de film presque. Ouais, je pensais à James Bond, tu sais, c'est le le monde ça, ouais. il ne suffit pas. Ouais. Ça, ouais. Donc c'est parti de cette idée aussi. Et puis je me suis dit euh, comment on peut le comment le. Enfin, voilà. Ce matin, juste la petite anecdote, j'ai envie de raconter ça, je sais pas pourquoi, mais quoi. J'ai j'ai remis la... j'ai mis la photo sur mon compte Facebook et Facebook a affiché euh, Mathieu Malon a posté une nouvelle photo de couverture. Et donc, et on voit tous les draps. Et donc, j'ai commenté, j'ai dit non, c'est pas des couvertures, c'est des draps. Ouais, vais, on va s'écouter maintenant ce morceau. Il arrive à quelle position lui oh, il, il est, est au milieu, au milieu du disque 6 oh, bien joué. Ouais, je connais bien cette liste. Bon, c'est parti, c'est maintenant. De recevoir plaisir d'offrir. C'était un petit cadeau pour Mathieu Malon. J'ai cru comprendre que cet album ne te laissait pas indifférent. Ah ouais. C'est marrant que tu mettes ce morceau-là parce que c'est le morceau où il lâche les chevaux. C'est son le morceau, c'est son trash là lui. Ouais, voilà, c'est le morceau le plus violent. Euh, C'est ah, casque encore une fois là, c'est prodigieux quoi. Ça me ça me, ça me bouleverse. Hey, C'était Richard Hawley. Je te remercie pour ça parce que j'avais un peu lâché l'affaire et tu m'as dit va écouter l'album, il est super et je l'ai écouté en boucle pendant quelques jours et il est vraiment super. Ouais, c'est pour moi c'est un des grands disques de l'année. Ouais, très très, très incontest... bel album. Incontestablement. Ouais. Il a jamais si bien chanté. Puis c'est le roi de la guitare quoi. Toutes les guitares c'est lui. C'est fou fou fou. Il y en a des couches des couches et il y en a pas trop. c'est dingue c'est dingue. Ouais. Et c'est vrai que quand un crooner commence à un tout petit peu moins crooner que sur un morceau comme ça, bah ça fait beaucoup d'effet aussi. Parce que... ouais, il est en concert demain, ce... ce soir. Il est en concert ce soir à Paris. Ah bah oui, pas ouais. désolé. Hein, voilà. Du coup... Mais... Et en groupe, parce qu'il fait pas tous les... tous les concerts de la tournée en groupe. Mais à Paris, il est, il est en groupe ce soir. Ouais. David, ça te parle aussi ça Richard Très peu, en fait, c'est ce que je disais à Mathieu, je... ça fait partie des noms euh, que j'identifie très bien, je sais très bien de qui on parle, mais j'ai jamais... Euh, un peu mais... passé à côté. Oui, oui, oui. Et à chaque fois en me disant, euh, la prochaine fois, je ne raterai pas. Et là, il vient de sortir un album que j'ai encore une fois pas acheté, mais ce que je viens d'entendre me... me séduit. Ouais, oui. Enfin... Je trouve ça énorme, enfin, le... euh, la production, la composition, c'est assez impressionnant. C'est un vrai truc, ça, c'est un vrai plaisir d'avoir encore des artistes, où on sait que ça peut nous plaire, on sait que tout le monde dit que c'est bien, et on, on sait qu'on va y aller, mais on n'y va pas tout de suite. Ouais, bien sûr. Bah, et, et ça, c'est un vrai plaisir. Je suis bien d'accord avec toi. Et, et alors, quoi Mathieu, toi Un artiste qui devient l'esprit, que, que tu sais que ça peut être pour toi, mais que tu n'y es pas allé encore bah, On en parlait il n'y a pas très longtemps, Big Star, Ah oui. Total Inculte. Ah vas-y, cul... ah oui, oui. Oui, Total Inculte en Big Star, quoi. Ah, oui. ah bah alors, faut... ouais. ça va être un grand moment. Et toi, David, un autre Alors un autre, il y en a forcément. Euh... Euh... <rire> euh... Bah, mais là, je suis en train de, je suis en train de. de... Tu y es là. Je suis en train de me en plonger. Un truc, un truc, ça faisait longtemps que ça me tournait autour. King Crimson dans un genre ah. très très okay. progressif. Et ça faisait J'ai le, le premier album depuis longtemps parce que dessus il y a des morceaux assez, c'est la version un peu plus pop et accessible de King Crimson. Mais ça fait longtemps que j'entends plein de gens dont j'aime les disques dire King Crimson, vénération totale. Et donc ça fait longtemps que je me dis King Crimson. Un jour je vais y aller. Et puis là, là ça fait un mois que je ne pense un peu que à ça et que j'écoute les deux, trois disques que j'ai et que je commence à faire une liste de ceux que j'ai envie d'avoir en premier, etc., etc. Donc je suis en train de passer le pas. Là. Alors, pas déçu bah Du coup, pas déçu. Non, non, non. Et en fait, c'est ça qui est rigolo. Mais comme ce que vous disiez, je, je ne vais faire que répéter humblement ce que vous disiez. C'est assez <rire> plaisant de se dire, ça fait longtemps... Euh, enfin, voilà, ça fait longtemps que je tourne autour. Ça fait longtemps que ça me tourne autour aussi. Que je sais que ça va, moi, finir par rencontrer. Et puis, euh, bah, il fallait juste attendre le bon moment. J'ai aussi une anecdote. Euh, alors, c'est encore un petit peu différent parce que je suis passé de la haine quasiment... Euh, comme souvent avec la haine, un peu stupide, à une espèce de monomanie à un moment avec les Smiths. Il y a deux ans, je me suis, j'ai arrêté de dire que je détestais les Smiths, et j'ai écouté, j'ai dévoré les albums des Smiths pendant trois mois, à pas écouter grand-chose d'autre. Alors que ça faisait 30 ans que je disais les Smiths, euh, non, jamais, jamais, je n'adhérerais aux Smiths. Et puis voilà, en fait, euh, d'abord, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, et ça, j'aimerais la signer, cette phrase-là. Si... <rire> si ça peut servir à des gens et surtout bah, en fait peut-être que nos goûts évoluent aussi peut-être qu'on devient plus intelligent je ne sais pas ouais infi... c'est c'est génial c'est quasiment infini en fait on a c'est dire c'est vertigineux Alors... ouais. ouais voilà c'est ça et on pourra jamais faire le tour et moi par exemple je suis un fan du, du premier album des Modern Lovers mais jamais depuis des décennies et jamais j'ai mis les pieds dans Jonathan Richman Et en euh, rencontrant Peter Astor quand il est venu en avril, on a exactement la cette Audanum. discussion. Ouais. Et, et il me dit, quand il est venu jouer en acoustique là, ah oui. au mois d'avril à ah oui. Orléans, et donc on passe la soirée ensemble, on discute, et il me dit quoi Il était presque un peu consterné quand je lui ai dit que j'avais <rire> entendu aucun album solo de Jonathan Richman. Moi, je, suis en, moi, là, voilà, je suis en train de rattraper le temps perdu aussi de, de ça. Bon bah oui c'est vrai que moi ça m'a alors souvent moi ça me l'a fait et ça, ça a été une grande victoire à la sortie de l'adolescence ça a été Hendrix je savais qu'Hendrix tournait autour et quand j'ai découvert Hendrix pareil je me suis tout mangé et là ça a été une élimination par contre je tournais autour enfin, je retardais le moment d'aller sur Frank Zappa et je. c'était pas pour moi et je suis jamais rentré dedans et ça, ça, ça non ça l'a pas fait, donc voilà des fois il y a des rendez-vous manqués, il est 20h07 il y aura sûrement un morceau live à la fin, donc il faut pas qu'on parle trop, j'aimerais quand même parler d'un morceau c'est celui qui termine les concerts où là toi tu lâches les chevaux, enfin vous lâchez tous les chevaux parce qu'il bon, y a des photos, j'ai la preuve maintenant où David Feknam a l'air méchant et c'est la première fois que je vois David Feknam méchant, j'en ai deux où il a l'air très très méchant donc c'est un peu de la faute de Mathieu Man. j'étais en colère après cette cymbale. Oui. il a révélé une espèce d'animalité C'est plus rien. Je te verrai plus jamais comme avant. J'ai <rire> cette photo. je, je la tiens à disposition des auditeurs. Vous m'envoyez un message privé. Je vous envoie la photo. Et donc c'est sur le dernier morceau du live où là vraiment on sent que c'est là qu'on lâche. Euh, c'est euh, elle n'ira jamais mes poèmes. Et, euh, et donc on, on, le premier réflexe c'est de se dire euh, là vraiment c'est dans, dans l'impudeur dans tout ce que ça a de positif. Là il y va vraiment loin et c'est pas un morceau de toi. mais ouais. Mais c'est une adaptation. Ouais. Euh, ouais, c'est une, une chanson des télévision personalities Là aussi, pareil, découvert il y a, enfin, qu'un ami m'a fait écouter il y a plus de 20 ans. Et puis euh, j'étais resté sur ce, ce disque très connu qu'on connaît tous avec la, avec les, les comment, les chapeaux melons et bottes de cuir en, en couverture sur la sur la pochette blanche fond noir. Enfin noir fond, fond blanc euh, sans aller creuser plus et puis ça il y a quelques années je me suis mis à creuser euh, 2022 j'ai creusé les t les euh, j'ai racheté les compiles j'ai racheté des trucs et je suis parti quand je suis parti en geste très bancal j'avais emmené quelques disques du, aussi des trucs pour me euh, bah, qui collait dans ce que lui, ce que je voulais aller du Baowaos ouais. tu vois oh, oh, à la mer c'est un beau titre de film Baowaos à puis, la mer et puis quelques disques des quelques disques ah des des a... pardon je disais une connerie mais pas si pas si à... si, non, si, non, si, la, si on est là pour ça l'album a failli s'appeler Blockhouse. Bloc <rire> <L> Blockhaus <'album rire> à la mer mais bah, bon, je sais pas si vous connaissez Baos mais ah ouais. les premiers disques sont incroyables ah, euh, euh, non non non quoi non moi non Okay. Euh, et puis donc les, les television personalities que j'ai beaucoup écouté Et puis en creusant un peu ce morceau bah, que je connaissais déjà et Qui s'appelle « She has never read my poems euh, » Et je me suis dit « Wow, euh, là il y a un truc à faire en fait, il faut que je commence à réfléchir » Et j'ai écrit peu de textes quand j'étais là-bas J'ai quand même essentiellement fait de la musique Puis j'ai posé des bases, vraiment des, des, des, des bribes d'idées de, de, mais ce truc là je me suis dit bon allez tiens faut que je m'y colle je m'y mets un petit, un petit temps deux heures et j'essaie je, et une adaptation donc euh, donc voilà c'est une, une adaptation libre de, de son texte lui il cite des poètes euh, anglais par exemple ça aurait pas eu de sens donc je me suis dit tiens je vais m'amuser à, à toute la fin où il raconte que pour séduire la nana il prend des bouts de poèmes de Byron de Swift et puis qu'il les met, et puis alors, il met son nom à la fin il signe comme si c'était lui <rire> qui avait écrit le poème qui lui envoie puis il se dit bon mais en même temps de toute façon ça se trouve elle s'en fout elle va les balancer et puis de toute façon ce que j'ai fait c'est de la merde c'est c'est vraiment ça la, la, la, la vraie chanson donc voilà c'était c'était c'était un vrai plaisir et un vrai jeu de, de faire cette reprise j'ai envoyé le CD À ah ouais ah oui benjamin, benjamin berton oui, et oui. oui. a écrit un livre une bio sur les les, okay. les ouais. television personalities et via son intermédiaire j'ai fait passer au chanteur Daniel Tressy wow. un exemplaire du disque mais pour le moment, pas de retour pour l'instant pas de retour pour l'instant bon c'est de savoir qu'il l'écoute c'est quand même pas mal il l'a écouté qu'il l'a dans les mains a dans les mains <rire> voilà. voilà. c'est parti on va écouter ce morceau donc il figure c'est ça clôt l'album aussi je ne sais plus ah ouais, ça clôt tout les concerts les euh... concerts c'est l'album c'est dans, dans l'ordre ouais. ouais. c'est pour ça que tu connais bien d'où ta réflexion de tout à l'heure qui Exactement. était fort justifiée David merci <rire> c'est parti c'est sur l'album euh, après il y aura un choix musical encore bah encore un de tiens David et puis pendant ton choix musical euh, motor psycho Euh, et peut-être sera le moment de sortir les guitares de s'installer tout ça tout ça mais enfin bon on a le temps d'en reparler elle ne lira jamais mes poèmes ça clôt les concerts et l'album de Mathieu Malon. so hard to choose Nous avons eu Mathieu Malon tiré de son dernier album que nous avons visité un peu dans tous les sens ce soir. Elle ne lira jamais mes poèmes. J'étais comme son jouet. En l'occurrence, un petit singe qui joue des cymbales ouais. sur l'album, c'est officiel. Et puis juste après, c'était Hills tiré de, leur, de son dernier album. On peut dire son avec Goldie, un, un album qui a été disséqué dans la dernière édition de Quij. La prochaine de Quij aura lieu le 7 octobre prochain. D'ici là, le 30 septembre, il y aura une émission spéciale Astrolabe avec Mathieu Dufaux qui viendra décortiquer la saison. Euh, et puis, pas d'émission la semaine prochaine, pas d'émission le 23, donc on se retrouvera le 30 et, et probablement l'interview d'Augusta. Ce sera le 4 novembre en diffusion. Et Monsieur Fecknam un poil après. Euh, le choix de David c'est Motor Psycho je connais pas du tout ça c'est un groupe norvégien qui existe depuis euh, 30 ans au moins euh, et ça c'est un extrait de, de, de leur dernier album qui est paru l'an dernier avant dernier album d'ailleurs parce qu'il y en a un qui, qui vient de sortir et qui correspond en fait aux chutes de cet album là Euh, C'est un, un groupe que j'aime beaucoup. Euh, C'est un petit peu euh, difficile de les décrire parce qu'ils ont ils ont tapé dans beaucoup beaucoup de genres. Ils ont commencé comme un groupe de mecs avec les cheveux sales et qui font beaucoup de bruit dans des amplis Marshall. Après, euh, ils ont eu une, une vague, enfin une vague. Hein, ils ont eu un, un ou deux albums euh, à flirter un peu plus. <rire> Shampoing et cheveux courts, à, à flirter, voire tondeuse, à flirter un peu avec l'indie pop et mais toujours avec leur euh, leur passion pour la musique psychédélique et des ambiances un peu particulières. Euh, et, et après, ils sont venus un truc encore plus pop et lumineux avec presque des clins d'œil aux Beach Boys et une fois qu'ils ont vraiment donné dans la légèreté et le linge repassé ils sont repartis dans un truc super heavy euh, euh, progressif et je pense que d'ailleurs si j'ai fini par tomber, retomber sur King Crimson c'est un peu à cause d'eux euh, et ils ont, ils, voilà, c'est un groupe très inventif ils font un album tous les deux ans depuis 30 ans voire tous les ans Euh, et, et voilà, je trouve c'est un groupe passionnant et, et il reste pas beau. Enfin, là ça a fait un peu vieux con et ancien combattant, ce que je veux dire, mais euh, parce qu'il y en a certainement plein d'autres d'ailleurs. Mais en tout cas, moi ma, ma, ma vision du truc, c'est que c'est un groupe de, de fous furieux passionnés qui ne savent certainement pas faire autre chose, qui le font admirablement bien. Ils font partie des groupes qui un jour ont décidé de se payer une danseuse et d'aller voir Steve Albini et ils ont fait un album produit par Steve Albini qui est à part de leur discographie parce que ça fait déjà bien 15 ans et ils ne l'avaient sorti qu'en vinyle à un moment où mmh. le vinyle revenait doucement euh, enfin voilà ils ont des, des espèces de lubies comme ça et, et ils ont même fait un album de country rock qui est exceptionnel qu'ils ont enregistré il y a un DVD qui accompagne le CD qui, qui illustre l'enregistrement ils sont allés se planquer dans un chalet au bout d'un chemin dans une plaine norvégienne où il y a 50 cm de neige au minimum partout y compris sur les routes Et des gens qui racontent l'enregistrement euh, à faire venir une pédale style, à faire venir un piano qui est qui est planqué dans une maison, je savent pas où, ils savent pas quand ils vont y réussir à aller le chercher. Enfin bon, bref, c'est un petit peu, c'est un petit peu folk presque comme, comme comme récit. et ah bah, euh, un peu les frères Cohen, ça fait un peu un film des frères Cohen. Aussi. Ça pourrait faire Fargo aussi. Oui, ça oui, manque ça. de cadavres, mais, mais le, le climat est là en tout cas. Et voilà, c'est un groupe que j'aime beaucoup. J'espère que le morceau euh, que j'ai choisi va être à la hauteur de, de ce qu'il m'inspire. Bon. Euh, tu connais ça, Mathieu euh, Non, euh, quasiment pas du tout. Non. Et je pense que ce que j'ai entendu, c'est peut-être les trucs les plus gras, et c'est peut-être pour ça que j'ai, parce que j'ai, oui, j'ai dû écouter, mais bon j'y suis pas revenu. Bah découvrons, c'est parti. Et puis juste derrière, il y aura un, un petit morceau live pour terminer cette belle émission, messieurs. C'est parti. <musique> Et Je pense que ça mérite d'aller jusqu'au bout, mais il est 20h26 et je crois qu'on n'ira pas jusqu'au bout. Mmh. Mais c'est plus que prometteur cette histoire. Mmh. Je trouve aussi. Ah oui, magnifique. Euh, bah merci encore pour ça, David. On va aller, on va aller explorer. Mais il y a plein d'albums du coup parce que du coup on est très en retard. Ah, ça c'est l'album de l'année dernière. Ah bon, Donc, ça, on va, ça, va, ça vois, comment, de... on va commencer par ça. On va ouais. reculer. Ouais. Ouais. Mais ça peut faire l'objet d'une programmation on the et discographie Motor quoi exactement ça, ça peut ce soir c'était David Feknam et Mathieu Malon Mathieu Malon et David Feknam pour cet album bancal de Mathieu Malon qui ne l'est pas qui est un très bel album je vous conseille avant le morceau live parce que peut-être après ça va être très court on va juste rappeler la date et le lieu du prochain concert 17 octobre Outsiders à Paris Super Sonic Records la salle c'est dans le 12 e à Bastille et donc 17 octobre à 19h avec Luke keynes mais il faut venir les deux autres soirs aussi du 15 au 17 octobre pour le faire festival. Et vous allez nous jouer un morceau maintenant, qu'est-ce donc On va jouer la... ce qu'on a entendu déjà tout à l'heure, le quel dernier single, la nuit ne nous suffit pas. Première ben... fois on l'a pas répété en version tous les deux, on l'a jamais fait encore. Voilà, c'est ben ça fait très plaisir. On va la répéter en même temps c que, que tu l'enregistres Manu. Oui. Et ben c'est parti. <rire> J'allais te le pas. proposer mais je bon. En quittant ton lit à cette heure sans faire de bruit en pleine obscurité. Tout de suite que cette erreur J'allais vraiment la regretter que ma porte jsem chaque jour že jsem dans un že éveillé J'aimerais pouvoir faire demi-tour te rejoindre sur l'oreiller Les heures passent vite sous les traits. J'ai fini la nuit dans tes bras Mais la nuit ne me suffit pas Non, la nuit ne me suffit jamais mon amour tu sais il ne faut surtout pas dormir et ne pas penser à demain laissons-nous porter par le désir sans voir venir l'autre et le petit matin Les heures passent vite sous les draps J'ai fini la nuit dans tes bras. Mais la nuit ne nous suffit pas Non, la nuit ne nous suffit plus jamais mon âme C'est vrai na, na beaucoup messieurs pour ce morceau euh, Mathieu Mallon donc avec cet album Bancal et ben bon vent à cet album et puis euh, bon vent au concert qui va venir à Paris merci d'avoir été là tous les deux merci pour l'invite Manu désolé pour le lapin de juin merci. Euh, voilà il y a le lapin de mars moi c'est le lapin de juin et donc euh, on se retrouve bientôt Mathieu pour un bah, es là au prochain quiz? fait. Ah oui, t'es dans le casting du prochain quand, quiz. C'est le 7 Alors octobre. je te le redis, c'est quoi C'est le 7 octobre, ouais, ouais. avec bon. Blotch et avec Riffka. Ouais, super. D'autres Pas les mêmes que la dernière fois pas, Bah de mélanger. Ah ouais, de top, top, et puis euh, David, toi Et ben euh, au mois de novembre probablement. Avec plaisir. Ouais. Voilà. On se retrouve de tout ça. En antenne, je vous laisse avec Rémi, la Redarc du sport. Je, pas d'émission la semaine prochaine mais le 30 avec une émission spéciale Astrolab euh, Ciao bye bye et vous pourrez écouter cette émission de Libitum sur ontherocks.net. Salut. Ciao. Salut. On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. <rire> On the rocks, même à l'envers On the rocks, on peut la faire Rock, pop, folk, radio show Depuis 1992 12, 12, 12, 12 www.11rocks.net, Ouais Quelqu'un met tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier Qu'est-ce que Tu crois que ça va Tout à fond, le rock c'est tout à fond rock and roll I'm ready I'm ready on the rocks kid It's all right It's all right rock and roll What's oh, you de pêche une pêche les gars wouh Wow! Yo! Wow! Diggy, big feet. I'm John, and I too play guitar. Sometimes I play the fool. Yeah, give me some. Woo! <laughs> baby, baby, baby! Wow, Yeah, give me some. Oh, baby, baby, baby. All right.